Il a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y, y a du sang innocent. Les partis en face disent la même chose pour la même cause. Dans ce face-à-face, -face, le peuple se retrouve face au peuple. Et le peuple massacra le peuple au nom du peuple. Et il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent Les partis en face sont d'accord. Ils ne seront jamais d'accord. Opposition radicale, Parti au pouvoir radical, Le verbe devient inamical, La démocratie privale. Ils ont bêtisé le débat, Parouléisé le débat, Ils ont youléisé le débat. Les querelles de personnes mettent en péril la république, La désinformation intoxique, l'opinion publique Liberoa, Yoromani Gagnoa, Yoromani Odjene, Yoromani Duokwe, Yoromani Gorogo, Yorokina C'est la course au pouvoir, course au pouvoir, c'est la course au pouvoir C'est la course au pouvoir, course au pouvoir, c'est la course au pouvoir Policiers braisés Gendarmes braisés Voitures braisées Manifestants calcinés Un mort, deux morts, trois morts Dans le journal on parle de cinquante morts Dix mille réfugiés There is blood on the road that lead to the tower of power there is blood innocent blood I see blood on the road that lead to the tower of power there is blood innocent blood C'est la course au pouvoir course au pouvoir c'est la course au pouvoir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 Le sang de sang innocent, couler, J'ai dit 100% innocent, couler, Le sang de sang innocent, couler, couler, C'est la course au pouvoir, course au pouvoir, c'est la course au pouvoir.